Unité 1, leçon 3, exercice 1. Écoutez, barrez les lettres non prononcées. A. Je ne parle pas l'allemand. B. Je ne comprends pas l'espagnol. C. Je ne connais pas le chinois. D. Je n'aime pas le sport. Je ne cherche pas Dominique.